Bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure est grave Je suis Raphaël et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cet épisode 2 de la saison 2 Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis avec mon comparse de toujours, l'idole des jeunes Un type dont je suis mordu, il est terrible, je parle bien sûr de Gaspard Bonsoir Gaspard Et que bonsoir, <rire> que bonsoir. Avec nous ce soir et pour son grand retour dans la saison 2 de l'heure est grave Je vous demande de faire un triomphe à celui qu'on ne présente plus, notre expert musical Celui qui met le feu aux culottes des stagiaires en corporate avec sa gueule C'est JG bien sûr Yeah, bravo Bonsoir JG Pour une fois que les applaudissements couvrent ma venue Ça me fait très plaisir Et enfin, des applaudissements tout spéciaux Pour le plus photogénique des crooners Celui qui n'est pas un héros mais qui nous laisse l'aimer pour autant Ancien dresseur de dauphins converti en chasseur de baleines Sur les bâtiments japonais Merci d'accueillir Thomas Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, <rire> c'est mon truc ça, tu ne me piques pas. Okay. Et ce soir, on va vous parler d'un sujet très très spécial, puisqu'en vous parler, vous avez peut-être reconnu quelques références dans mes introductions de, de nos chers, euh, Zod... de nos chers pardon, euh, chroniqueurs. Absolument pas, j'aimerais bien avoir la référence. pas être sur ce podcast du coup. Ah, on fait enfin le podcast, Macron. Macron. podcast sur Macron. Donc ce soir, on disrupte un max, puisqu'on va parler de l'idole des jeunes. J'ai nommé M. Johnny Halliday. Ake Johnny Ake Johnny avec 2Y s'il vous plaît. Donc ce, ce M. Jean-Philippe Smet, pardon, je, oui Jean-Philippe Smet, né le, en 1943 dans le même arrondissement de Paris, est mort. Malheureusement, euh, GG, tu vas peut-être nous, nous en parler un petit peu parce qu'en fait on a une, une réponse à tes, à tes messages qui étaient... Qui Ça m'avait tellement morte. manqué quand tu commences tes phrases et que tu les finisses pas parce que tu as Gégé dit est mort non, le... Non, non. Et donc GG... <rire> non mais je suis content qu'on puisse enfin avoir l'explication de tous les messages que j'ai envoyés à Johnny. Qui sont avérés sans réponse Et Il t'a vraiment il a... jamais répondu hein. Il m'a absolument jamais répondu Je soupçonne qu'il me prenne quoi. pour quelqu'un des impôts que du coup, Moi je pense que <rire> <moi, je pense rire> c'est la <rire> faute de Laetitia non. non mais il a Et un gros du... problème avec le fisc Et je pense qu'il a, a dû se douter de quelque chose Et en plus ce qui est triste c'est qu'on sait toujours pas sa date de mort Puisque Raph nous l'a toujours pas dit <rire> Mais là, là n'est pas le débat Et je ne le dirai pas <rire> <rire> Souvenez-vous Alors non. du coup il est mort Et eh bien oui il est mort malheureusement le, le 5 décembre 2017 L'idole des jeunes qui, qui a disparu Qui était plus l'idole des très jeunes depuis longtemps au final Et Puisqu'en fait, ça a été oh le premier chanteur français à introduire le, le rock en France C'est un peu comme le Ricard, c'est-à-dire que tous les consommateurs mouraient <rire> oh <là> <rire> de... Il a bossé Il avait... toute la journée, toute la journée Non, elle est vraiment venue à l'instant parce que c'est une histoire vraie Là, c'est une petite minute culture business Le fait que les ventes de Ricard soient autant au berne, c'est parce que les consommateurs sont morts <rire> Ou peut-être que le manque d'écoute de Johnny est lié à la mort des auditeurs. Ou de Johnny. Peut-être que Johnny fait plus trop de nouveaux titres et du coup, ça manque. Mais Johnny, du coup, qui a été le premier chanteur français. Laetitia aurait revendu ses parts aussi chez Pernod Ricard. C'est ça. Il est le premier chanteur français à avoir introduit le rock en France. En fait, il va se connaître le rock grâce à son enfance puisqu'il a un oncle qui s'appelle Lee Halliday et qu'il a considéré très longtemps comme étant un père pour lui puisque son père est parti quand il était jeune et ce Lee Hallyday lui a envoyé des disques des 33 tours à l'époque il est parti où son père euh, son père se a barré, il a quitté ça il, des et il son... est rentré la semaine dernière il ah, était très bon, déçu de voir que son bon, fils était mort son... surtout que le prix a augmenté <rire> et son beau père achetait des cigarettes à Vichy voilà, pendant la guerre Donc, euh... Donc, non, ça, on, mais aura, on aura l'occasion de leur parler 4 minutes il ouais. nous a ouais. fallu 4 minutes pour y arriver. Ouais, j'ai une théorie sur les chansons de Johnny Hallyday on en reparlera tout ah, à l'heure mais attendez d'ailleurs est-ce que vous connaissez l'anecdote sur son père qui organisait une interview avec Paris Match euh, pour Johnny et donc le pauvre Johnny était tout content de revoir son père à 30 ans une fois qu'il était super célèbre et il s'avère que son père se ramène avec des photographes euh, juste pour essayer d'interviewer ça voilà donc euh, en plus ouais. d'être un fumeur son père est un gros bâtard mmh. voilà si vous voulez voir toutes les infos je vous... Je vous... On, non, on aller chercher, chercher une émission la... d'ailleurs sur le père de Johnny Un homme exceptionnel Non mais qui s'est barré, qui a laissé en plan sa femme, ses enfants et tout ça Bref, grâce à ce cousin des Amériques Il a des disques qui ne sortent pas en France Il, il va écouter des Amériques Des Amériques en effet mm -hmm. Tu as dit cousin et... alors que tu disais oncle <rire> Oui, alors en fait c'est un cousin oncle, je sais pas quoi, c'est un peu bizarre oh, C'est un zinc, ouais, un zinc mm -hmm. quoi. Bref, c'est un mec qui considère comme étant un petit peu quelqu'un d'important dans sa vie Et qui va l'introduire au rock Il va rencontrer à la même époque Eddie Mitchell et Dutron Qui resteront ses très grands amis Les vieilles Canailles Exactement Et il va commencer une carrière en France, même s'il ne va pas être très populaire au début, puisqu'il est sifflé lorsqu'il commence le rock. Savoir qu'il commence le rock hein, dans les années 50, euh, à l'époque, ce n'est pas, euh, pas du tout apprécié. Il Et aurait le... essayé aussi <rire> le... la trappe. La trappe, euh, mais à l'époque, personne ne connaissait aussi. Avec Marc Dutroux, la trappe. L'inventeur de la trappe, c'est Marc Dutroux. Un public très jeune. Mais il va rencontrer le succès en parlant à une nouvelle classe sociale qui émerge après la Seconde Guerre mondiale. c'est la... Non, mmh. les ados. Ah, Tout bêtement, puisqu'on ne parlait pas des adolescents avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, la Seconde Guerre mondiale. Et il leur parlent. Ils deviennent il vite fans de Johnny par le biais de « Salut les copains ». Et il enchaîne avec des premiers spectacles qui déchaînent les adolescents, où il y a des couvertures, qui, on voit un petit peu comme pour les Beatles, les ados qui se déchaînent. Et à l'époque, le mec a 17 ans quand il commence sa carrière. Mm. Euh, salut les copains, c'est la fameuse émission euh, où il arrive et il est... Enfin euh, je sais pas quoi, personne ne le connaît, je ne peux pas... Quoi. Bah, a... À l'époque, il est... Oui, c'est ouais, ça en fait, une première fois, il n'est pas connu. Il... Tout, tout le public euh, entre en folie parce qu'il fait, fait du rock un peu à Elvis Presley. Et, euh, et puis après, ça lance un Après il sera sur Salut les copains très souvent en fait. Parce que me... c'est quoi le film avec euh, Lucchini qui, qui joue euh, le... Jean-Philippe, Jean Jean-Philippe. Et justement, le, tout le truc du film, c'est Johnny qui n'est pas arrivé euh, à l'émission qu'il a fait connaître, etc. Et Merci. à cause de Stéphane <rire> ça n'a pas marché. <rire> non, mais en fait, c'est juste une question. C'est pas euh, mm. c'est pas c'est ce qu'il a lancé, complètement. Mm. C'est okay. complètement ce qu'il a lancé. Est-ce oui. que tu veux dire qu'aujourd'hui, tu une suite à ce film Bah, peut-être... finalement Ouais, ouais. Lucchini avec elle. Non, ma gars. Et si Johnny <rire> n'était pas mort Je suis désolé. Vraiment. Je suis vraiment désolé. Tu pourrais me... avoir une suite sympa où tu as Johnny sur son lit de mort hein, qui est en acharnement thérapeutique. <rire> Johnny n'est pas mort. Bon, et... <rire> voilà, la vie va commencer. <rire> Techniquement, le coma, il est en vie. <rire> du coup, dans les années 70, Johnny Hallyday va se diversifier, varier les registres, il va sortir un peu du rock, il va faire des balades, etc. Un peu plus yéé. -yé. Il va connaître un peu, un peu de... Un peu le succès mais c'est un peu moins que ce qu'il avait dans les années 60 euh, Surtout à son retour de, du service militaire Le retour du succès arrive dans les années 80 Où il rencontre Michel Berger qui va lui écrire L'album Rock'n'roll Attitude Qui va être un de ses plus grands succès de tous les temps Puis Jean-Jacques Goldman, Goldman qui lui écrit Gang Sur lequel figure l'envie <rire> Voilà oui c'est vrai eh, C'est le deuxième album euh, <rire> <vous>. <rire> Du coup dans les années 80 c'est là qu'il a sa plus grande gloire Avec l'envie je te promets Ou l'aura <rire> Gorg Borg dans les années oh, dans les je années... l'ai je l'ai avec Nancy Sinatra C'est Gorg Borg Borg Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène au Parc des Princes mm. en 1993, de nombreux avec artistes ont collaboré <rire> avec lui, notamment monsieur Obispo Monsieur euh, monsieur Alidée fils qui va lui écrire son album 100% en, 2000, en 1999 qui reste son plus gros succès euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, ah, je sais plus. Je crois je que, que 100% ils oui, sont plus à fait. Belle fait. carrière euh, David Ali, non Ouais, très, euh, très, très bien marché quoi. 100%. Je vous bah, rappelle pour que, moi, que il a eu, pour Kyo moi il faisait eu... leur première partie. Qui ça Kyo faisait la première partie de David Ali ah, putain. Pour moi, il a juste une chaîne d'hôtels, non, c'est pas ça <rire> Holiday Inn là. <rire> c'est exactement ça. C'est à peu près tout ce <rire> que Comme tu l'as Le titre de Nancy Sinatra Enfit avec Johnny Donc bok dans l'hôtel dans l'hôtel inn Je pense que, je pense que ce qu ce qui nous restait d'auditeur est parti. Mais voilà. Donc cette gloire qui s'étend des années 60 aux années 90 qui est une des gloires les plus importantes de la musique française va trouver une, une fin vers les années 2010 puisque le, après... et, et, et quelle fin <rire> La fin définitive <rire> somme toute puisque sa tournée de 2009 est interrompue par des problèmes de santé qui vont continuer jusqu'en 2017, date à laquelle il meurt à euh, Marne la Coquette. <rire> Quel épilogue. <rire> voilà, j'avoue que le tragico d'ailleurs. <rire> Alors, il meurt le... euh... Il meurt enfin il, euh... il meurt 4 euh, mois après le début de sa tournée euh, des, des vieilles canailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutron. C'est quand même une belle euh... enfin, un beau, euh, la roue tourne il à il est, tourner il, comme il... dirait certains quoi. Il est parti avec ses vieux copains quoi. Il est parti avec ses vieux copains et ça c'est quand même beau. Euh, mais <rire> d'une certaine, certaine manière la, la biographie de Johnny vous la connaissez tous ses mariages avec Sylvie Vartan, ses enfants etc mmh. mais ce qui est intéressant c'est de regarder <coughs> ses chiffres parce que le mec a fait du coup 60 ans de carrière mmh. il a fait 79 albums sur toute sa carrière 5 disques de diamants, 40 disques d'or 22 disques de platine, 10 victoires de la musique il a fait 184 tournées mmh. et plus de 3250 concerts Il a payé zéro impôt <rire> Il s'est tapé combien de groupies T'as le chiffre ou pas Il s'est tapé 450 groupies Et 450 oh, groupies e. C'est peu C'est peu sur 3200 Non mais voilà Le, le oh, type a été C'est un homme extrêmement vertueux Il s'est jamais tapé personne Il a eu une carrière Il a eu une carrière Assez, hein, assez incroyable <rire> et, et du coup 3250 concerts Ça fait 29 millions de spectateurs Voilà Le type a eu 29 millions de personnes En face de lui Alors après C'est les 29 millions de mèmes quoi. Donc mm. Et du coup Ce soir Pour vous parler de Johnny Hallyday On s'est dit que tout simplement On allait vous parler d'un Best of Les 100 plus belles chansons De Johnny Hallyday mm. Album sorti En 2005, en 2006 pardon Qui est composé de 5 CD Et du coup ce soir on vous parlait de ça On vous, parlait, on vous a retenu un petit, petit medley de chanson Et on va attaquer tout de suite avec euh, la première Avec Retiens la nuit Retiens la nuit Pour nous deux Jusqu'à la fin du monde Retiens la nuit, retiens-moi dans tes bras. Chanson de 1961, et alors là on attaque une période hyper importante de, de Monsieur Johnny, puisque tout simplement c'est sa période Yeah, c'est la période qui va le lancer dans, dans le succès. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot yeah Ouais, alors ouais. Parce que pourquoi, non, vraiment, pourquoi La chanson euh... de Usher. Ah mmh. <rire> oui, Alors, Alors c'est le... à posteriori que ça a été nommé Ouais, bien sûr En non, fait, à l'époque, c'était la génération de Cher future qui arrivera Le Cher qui était passionné de Salut les copains Qui a dit, mm. je trouve ça que c'est super Yeah, yeah, yeah, yeah Et du coup, cette chanson 100% yeah, c'est un peu une balade, genre séduction Alors moi, je suis allé regarder le clip, personnellement C'est des images de Lina euh, Je pense que c'est un des trucs les plus euh, MeToo possibles que j'ai vu Donc t'as Johnny Hallyday, suant, avec ses grosses lèvres là Qui se colle à une nana, mais une nénette, tu vois genre, Consentante, je... en fait Pas. Et il lui, lui dit, dit eh, ça, je, suis, regarde... je suis producteur de cinéma <rire> euh, Tu veux savoir ma religion <rire> Elle regarde le sol Je sais pas si elle veut trop Et le mec se colle comme ça là. Il <rire> lui met le front contre le front avec sa sueur Et avec ses grosses lèvres, il lui fait des bisous ah, C'est pour ça qu'il parle de, à, à l'heure des folies Voilà exactement mmh. Mais alors, Moi j'ai une petite théorie perso je sais pas ce que vous avez pensé des, des paroles Mais comme je vous disais tout à l'heure Le beau père de Johnny Hallyday Enfin en tout cas un des compagnons de sa mère à une époque A été Je euh... disais Son cousin Non. Non, non, attends, seconde, écoute ce que je vais dire okay. Son, son, son beau-père a été euh, Speaker sur Radio Paris Ah oui, Colabo. Voilà, À une époque où Radio Paris euh, Ça ne Et... faisait pas les infos de tous les français non plus quoi, Enfin de certains français seulement Et du coup, du coup euh, Pour moi c'est une chanson enfin, la, la, la, la, comment dire, la discographie de Johnny Hallyday Est marquée par, ce, par ça Alors, Surtout ce qu'il faut que tu précises euh, C'est que cette chanson elle a été écrite par quelqu'un de très particulier C'est pas la première chanson qui est écrite pour Johnny Tout à fait. Qui est cette personne Michel Asnavour <rire> Asnanavissus Michel... Michel Asnavour le cousin, cousin, cousin de Usher trisomique là. de Charles non, mais de Usher, Asnavour C'était une petite blagounette, c'est bien Charles Asnavour comme Charles. vous aurez reconnu, et alors s'il vous plaît si quelqu'un, je sais parmi mes nombreux auditeurs vous êtes des petits furets du web donc si vous retrouvez la chanson de Charles Asnavour qui commence exactement pareil, qui n'est pas une reprise de Retire la nuit je vous invite à envoyer un mail à l'homosexuel du 75 à gmail.com soit mon adresse pro On a des nouvelles, d'ailleurs, du petit jeune, là. Ah, de Jean-Puceau. Non, Jean-Puceau. C'est devenu Jean-Puceau. Ah, bravo, Jean-Puceau, Jean-Puceau. Il est allé en summer camp, euh, elle a pas Facebook euh, mais une hôtesse de l'air dans l'avion. <rire> Est-ce que Vous tu peux me savoir elle est dans une autre école Ouais. <rire> Est-ce que Janken a retenu la nuit parce que c'est un peu le thème de cette chanson, c'est l'histoire d'un garçon qui a envie de, de profiter de la petite. Mais je fleur. pense même que c'est une chanson où il raconte sa nuit de sexe en Diablé, non ah, oui. Un petit peu parce que tu as quand même des paroles qui sont hyper euh, qui sont hyper euh, comment dire euh, charnel Comme euh, euh, notre... je te promets on le dira à personne. <rire> ouais. <rire> ça reste entre nous. Je te jure c'est la première fois que ça m'arrive. <rire> <rire> pas. Je, je trouve pas ça, euh, je trouve ça hyper beau moi Il y a une autre chanson plus non. tard on en viendra au show qui est très excellente je, je trouve pas ça très cul Ah si il retient la nuit avec euh, toi et le parisien, je que la, euh, la nuit dure plus longtemps parce qu'on est ensemble. Quoi, mais, euh... ouais, bah, tu est... vois, en fait, ça sent le mec aux Etats-Unis qui est sur euh, son pick-up à regarder les étoiles. Quoi, ouais, euh... t'es ouais. bien faire bleu, mon coco. <rire> non, mais que... Pas, parce, parce que là, là ouais. on est au bord du périph. Ouais. <rire> <rire> on est à Montreuil au bord du périph. Ouais. <rire> Allez, et on retient la nuit, ma chérie. Et on n'a pas de capote. Je peux la faire focal ou à casse-toi, putain c'est de <rire> niquer. <rire> <rire> Non mais alors moi ça me fait penser pour le coup à uh, she, uh, I Want to Hold Your Hand des Beatles. Ah, oui, très, très bien, bon oui. oui ouais, qui est hyper, et attendez, je hyper-sexuel sans lettre, tu vois, c'est vraiment genre... J'ai envie d'être avec toi tout seul pour uh, te tenir la main. Bah... Non mais, même, mais dans non. La, même dans la musique, c'est un ah peu pareil, ouais, moi. Oh, un, oh, un peu dans oh, le même oh, genre. Ouais. Ouais. Mais c'est l'époque, hein, c'est l'époque qui veut ça. Yay! Yeah, yeah. Mais alors moi mais, je reviens, pardon. Et quand même ils ont fait une émission sur les Beatles, euh, s'il vous plaît, là que je puisse passer un peu... On va C'est tombé l'émission maintenant et on fait faire Beatles. Allez, alors moi dans les Beatles, ce que j'adore, c'est Love Me Doo. Et tu te rappelles de la fois où ils vont sur scène et t'as toutes les filles qui leur arrachent les vêtements euh, Johnny, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Hein. Oh, Surtout... la chanson de Nancy Sinatra <rire> Ah, ça me revient. Mais c'est un peu ce qui... Est et fait. alors, attends, tu savais, Raph, que Paul McCartney C'est son vrai nom. <rire> Là, c'est une anecdote que j'ai lue. Tu t'es obtenu grâce à tes sources, euh, <rire> qu'est-ce que au euh, plus profond de, de Manchester et tout mm -mm. ça, quoi. Mm -mm. Liverpool. Liverpool. Putain, Liverpool. Bref, moi, je reviens juste, excusez-moi, sur, sur, sur les paroles. Parce que moi, j'ai le sentiment que Johnny, il a un truc à expier, tu vois. Quand il nous dit... Euh, quand il nous dit C'était une autre époque. Euh, C'était une <rire> autre époque. Oh, tu peux pas comprendre, tu t'y étais mm -hmm. pas. Quand il dit redire la nuit, moi, je vois tout de suite mes brouillards. Ah, ouais. Ouais. Tu vois, il faut qu'à l'heure... Comment de pas y penser On continue de faire des peaux entre les podcasts. Folies. À l'heure des folies, avec mm. de... la folie de l'homme qui se bat. Pour la seconde guerre mondiale mm. Il faut oublier la vie mm. Non mais voilà Au final euh, Retiens la nuit C'est une chanson qui est, très, euh, bah, qui est très Qui est très mignonne en fait mm. C'est un petit peu le, Ce qu'on avait à l'époque C'était des, des chanteurs Un peu euh, Comme on disait Des chanteurs à nénettes Qui étaient pas euh, Qui étaient pas des mecs Qui pensaient à mal Et c'était Il faut savoir qu'en 1961 euh, Monsieur Hallyday est, est très jeune quoi mm. C'est son début de carrière Il a 17-18 ans quoi Donc Attends Il a 17 ans, Sage Oui. C'est sa première... Il, début 61, de il, il commence... Pas en 61, il est premier. en, en 61. Attends. Euh, parce que son début de carrière, il a, il a 17 ans. Non, mais il a, il a quand même eu une carrière où il a commencé hyper tôt. Et... Il, a, il a commencé très tôt et surtout au début, il a un peu été pris de haut par, euh, par toute l'Italian Sia qui, qui voyait un peu un chanteur à minette mm. et un mec qui essayait d'apporter euh, la culture américaine. Et en fait, c'est Retiens de la nuit, c'est une chanson qu'il a, qu a chantée en plus dans un film avec Deneuve après et c'est une des premières chansons où... Malgré euh, sa, sa popularité de chanteur et miettes, euh, la presse et, et, et toute la critique s'est dit « Bon, d'accord, c'est entre guillemets un beau gosse, mais le mec a une sacrée voix. » quoi mmh. Mais aussi parce que c'est Aznavour qui lui écrit. « Non, que une sacrée lui... voix, ça n'a rien à voir avec non, Aznavour. »« lui... En fait, il trouve une légitimité auprès du mec. » Aznavour, à l'époque, en 60, il débute aussi comme Johnny, si tu veux. C'est pas mmh. non plus euh, ouais. le mec qui n'est pas en place comme aujourd'hui. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, on a commencé à reconnaître et ça va être un truc que... Johnny va, il va se battre toute sa vie pour ça, c'est que c'est un mec qui a pas eu une enfance facile, en fait il est pas allé ouais. à l'école, il a pas il a vraiment, est vraiment un mec de la street mais... et, et qui avait pardon excuse honte de, de manquer de culture et petit à petit avec les années on va lui dire bah en fait euh, t'es peut-être pas le génie intellectuel mais t'as une voix de taré. Il mmh. n'est pas le génie intellectuel, mais tu pourrais faire des pubs pour les lunettes. <rire> oh, que <okay>, oui <rire> Non, mais ce qui, est, ce qui est assez ouf, surtout, c'était euh, la concurrence qu'il avait avec euh, celui qui écrivait les musiques, John, John Lennon, je crois. <rire> Et le gars. fait que <rire> c'est réussi à s'en... Ah non, c'est les Beatles, c'est ça Je <rire> sais pas, ils n'ont jamais vraiment percé, tu sais, <rire> Non, non, sur le toit c'est bien Johnny. Non, j'aimais bien ça. Ouais. Ouais, ouais, pas mal. Non, mais en tout cas c'est vraiment la, la première chanson. Non, mais son ex-femme, la Yoko. <rire> <rire> Quand ils se sont partagés... Euh... Le père Johnny est mort dans les 60. Ah, es c'est un immeuble. Bah, exact... Non, ça c'était justement C'était le concurrent de Johnny, celui qui écrivait les chansons. John, Alors, euh, John ouais. McCartney Lennon, là. Ouais. Ouais. Pas quoi. Hmm. Ah non, celui qui est homosexuel et qui fait du piano, là. Comment ah. il s'appelle Elton John Lennon. Elton John Lennon. Elton John Lennon a l'idée. Allez hop. Camolox. Bon, voilà pour Retiens la nuit, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des chansons non, le problème, je, je peux juste, euh, si, le si, fait, si. je trouve que c'est un des sons les, les plus soins euh, qu'a fait <rire> Johnny Moi j'aime beaucoup aussi, c'est une de mes préférées il est -il on, en, on en parle de manière très sérieuse Tu vois bien, hein, un renoi soin dessus <rire> Non mais c'est <rire> ça, et, et j'avoue que le moment où il commence à dire euh, Je t'en supplie non. Non, non. Bah moi ça me fout des petits frissons à chaque fois Et, euh, et j'aime beaucoup mmh. écouter Retiens la nuit voilà. Qui était dans, non, ma, play... dans vrai, ma playlist de juin de cette année C'est une expression de ouf Retiens la nuit Ouais. C'est canon en vrai, enfin le texte est assez dingue. Le... Je trouve que c'est pas sur cette chanson qu'on voit qu'il a une voix ouf. Je... Sur les, je sur je les chansons d'après, je pense qu'on par... va parler de l'envie, etc. Ouais. Plus tard. Là, elle a tédé... Là, c'est des, là, des trucs Ah bon, d'accord, autant pour moi. Non, bah du coup, j'ai rien dit. Pas... <rire> du On coup, coup ça n'est à... pas intéressant. Il faut passer à la suite. Là, il chante aussi comme à l'époque, c'est-à-dire vraiment chanteur à minette, quoi. Aussi, vois, ouais. c est, c est, il chante un petit peu comme ça Crooner américain mais c'est pas sa vraie mais voix C'est tellement fait. la meilleure période de Johnny putain. C'est la, la meilleure période pour les chanteurs français Qui imitent des, des ricains Et surtout que c'est ouais. une époque où, Et peut-être on va passer sur les chansons après Mais c'est une époque où... À part Mike Brant On ouais. <rire> parle pas, pas, euh... pas de cette merde <rire> Surtout ils, ils adaptaient les chansons américaines avec des textes français il en fait, oh, y a un nombre de bouzes c'est ouais, incroyable. Johnny terrible, le pénitencier avait ouais. le pénitencier non mais le, le mieux attendez il y a une version bien, de, bien, de, bien, de, de bien, Yellow en... Submarine le hit de Johnny qui s'appelle le sous-marin bleu. Et <rire> <Mais non, rire> ouais. je vous conseille de l'écouter mais c'est inaudible Je sais plus c'est vraiment une merde et c'est inaudible. Nous vivons tous dans un sous-marin bleu. Sous-marin bleu. Et c'est adapté de la chanson de... De Johnny, de... ouais. De Johnny Lennon. De... Oui, de Johnny Lennon. Euh, C'était sa période anglaise. Euh, we All Live in a Yellow Submarine. Ah ouais, Mblue. Non, Yellow, justement. Ah ouais d'accord, ok. Bon, ça a été le... la période des débuts pour tout le monde. Et puis pour Johnny, ça a été le moment où la vie a commencé, finalement. Pour moi, la vie va commencer... En revenant dans ce pays... La... Soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant Pour moi la vie, une, une chanson qui est sortie où, je, en 63, si je ne m'abuse. Oui, pour, en 63. Je pas envie de dire de bêtises. Mmh. Euh, et dans cette chanson, bah, Johnny, est un petit peu comme dans toutes ses chansons... Euh, Mais elle raconte un peu des trucs pas très intéressants. Enfin, les paroles, c'est Il... quand même pas exceptionnel. Franchement... De, de qui sont les paroles Excuse-moi, JG, j'ai peur que ça te fasse un peu de mal. Ouais, pas évident. évident. Bon, c'est d'un type qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques debout. Alors, ouais. euh, je suis désolé, voilà, parce qu'il y en a qui restent assis. Euh, j'ai pas mais... compris mais... ouais, c'est comme un, un, on a voulu faire une émission Il sur Bob Marley à la hauteur, et, et, vois, et quand je... on a voulu chanter Get Up Stand Up <rire> tu, tu l'as mal pris allez tout le monde debout là-bas là vous, là vous, <rire> <debout>, là <rire> vous êtes pas debout là-bas <rire> non mais du coup Jean-Jacques Debout euh, c'est pas c'est Katia qui a un peu abusé de sa position c'est <rire> un... Oh. Un... un type qui a écrit cette chanson et alors ce qui est très beau c'est qu'il et qui jouait du piano oh, oh, là, là, là. Là. super non, ouais, je te serrerais bien la main mais tu sais que ça me dérange tes membres bizarrement, <rire> il, mangeait... il mangeait beaucoup de Danette aussi <rire> on, est... on est tous, tous debout Danette. pour Danette ouais, euh... non mais en <rire> revanche il faut savoir qu'il a, a, a chanté enregistré la même année une version de Pour moi la vie va commencer en et... pauvre <rire> En, en pauvre pour <rire> moi le la... comment c'est ça... comme dirait la fiche Wikipédia c'est un désastre complet puisque personne ne fait attention à sa chanson et, et voilà et donc en fait Johnny a fait tellement d'ombre à ce Jean-Jacques Debout <rire> que... <Et> qui pourtant... <rire> pourtant avait tout fait pour sortir je suis désolé hein, je pensais que, que ça, ça allait être notre mal à l'aise que... mais je sens que tu profites ouais. et tu jouis de son malheur oui, oui, tu oui, sais oui. que Jean-Jacques Debout c'est un mec qui était droit dans ses bottes ouais, pour le coup <rire> comme l'oncle qui était sur Radio Paris. Oui. Oui. Que... <rire> oui, les mails sont débiles, c'est pas. qui claque. <rire> non mais pour moi la vie va commencer donc une, une chanson un petit peu... encore une fois période yeyé yeah yeah, hein pour Johnny donc on change pas trop le, le genre de musique que c'est. Euh, moi je voulais faire un petit passage sur le style de Johnny. Parce que quand même est-ce que alors est-ce que vous trouviez Johnny beau gosse quand il était jeune Ah à cette époque qu'il était pas mal. J'étais pas né, j'étais pas né. Mais était con euh... Euh, maintenant. Moi j'enferrais bien mon 4 heures ouais. Mmh. Petit, tu vois, petit blondinet, euh, des yeux bleus... Euh, Perçant. Perçant. Il a une sacrée mâchoire. Un alors, nez à qui lanche. Il, il a une bouche. Il est comme ça, avec des ouais. grosses bonnes lèvres, mon gars. Babine. Ouais, toujours bien humide. Mm. Non, mais alors, il a un truc un peu sexuel. Hein. Moi, je ouais, comprends qu'à l'époque... Mm. Je comprends qu'à l'époque, ça avait fait mouiller dans les... Chez les yéyés, quoi. Mm. C'est un petit peu un petit peu excité. Bah non mais faut, faut... quand tu dis amur. amur tu dis... Ouais. Ouais, non mais faut dire qu'avec c'est vrai qu'avec qu sa, sa coupe de Playmobil, euh, son batteur Ringo Star, <rire> c'était vraiment un mec qui soulevait les foules hein <rire> Ah, et puis il a chopé de la sacrée nana Yoko. Ah ouais, ouais c'est ouais, ouais, ouais, son ex, là, Yoko. Il a arrêté bah, de dire, imagine, on, ah là, ouais, tout ouais, ce ouais. on peut faire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, faire, que... Et moi Tout ce qu'on peut il... faire avec Optique 2000. »« de que... Bah quand il avait ses petites lunettes rondes. Non mais en, en revanche, je suis d'accord avec toi. En tout cas, euh, nous, on, on a regardé un peu les clips, et... parce qu'il n'y avait pas de clips à l'époque, c'était surtout les enregistrements, genre chez les Carpentiers et tout ça. Ouais. Mais, mais euh, le mec, il essayait d'imiter un peu Elvis. Et donc en fait, il... Il n'arrive pas à jouer avec ses genoux, donc en fait il donne des coups de bassin dans le vide. Ouais, C'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, mais j'admets ouais, qu'il y a un petit truc un peu torride euh, là-dedans. On sent qu'il veut mettre du sexe dans la chanson, ce qui n'existait pas. Je ne vais pas me le faire maintenant, non, parce qu'à mon limite, avis aujourd'hui il est bouffé euh... par les verres, mais euh, ouais, il, ouais, il, ouais, il imite les riquins de l'époque qui faisaient exactement ça. D'ailleurs, son a... imitation de John Kennedy qui se prend une balle. Et... <rire> <rire> ça a été très gênant à la télé. <rire> C'était pour moi la vie va terminer. <rire> D'ailleurs, ah. il imite aussi John Kennedy quand il trompe sa femme, non Oui, c'est ça. <rire> Yoko, non C'est <rire> ça. En soi, et en plus, c'est 63 Kennedy pour euh, faire oui, un petit parallèle historique ah, ça, intéressant. Tu 30... crois quand même pas que j'ai ouais. fait une blague au hasard Non, mais on justement. Culture, félicitations. Merci. Alors moi, je reviens un petit peu sur ma théorie euh, collaborationniste parce qu'on a encore des indices dans cette chanson pour moi. Collaborative. Colla tu, tu Collaborative, tu... il dit. Parce que collaborationniste, a... c'est autre chose. Hein. On a failli en parler, tiens. Moi, <rire> bon, essayé dit, de sauver euh... le truc, là, s'il te plaît. Il dit pour moi, mais si, celle sur Genius, là, vous avez partager les idées là c'est <rire> un système collaboratif Gilles, quand il dit la vie va commencer il parle d'Israël j'ai montré mon tatouage d'Israël waouh <rire> ça doit être drôle ouais. sur ta fesse non c'est <rire> un une terre vierge <rire> <rire> ah putain fesse gauche Israël droite, <rire> Et au Et il faut laisser parler des... un max <rire> au milieu des trous de balle <rire> Je parle d'Eric bravo et on Merci parle de... donc petite dédicace à tout la bande à ah Gaza ouais. la bande à Gaza qui a fait pas mal de tubes <rire> comme la bande à Joe Ah oh là là. Bon, je peux terminer sans mon truc collaborationnel. Ah oui, tiens, okay, on parlait de Jolie, ouais, ah, je... je... <rire> Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, donc ça c'est clair... Ah, mec, tiens, <rire> voilà. La montagne. Je dis rien. la montagne de Sion. Et mon... Alors là, on passe sur des collabos, pour le coup. Mon passé sort de l'oubli. Tu mm vois, -hmm. c'est quelqu'un qui aurait bien ah, voulu qu'on... Qu ah passe... oui. Hein, ah. Que toute la France ait été résistante. C'est voilà. Sans avoir peur d'être surpris désormais. Tandis qu'au loin, comme un troupeau... Après il parle de chevaux. Mais... <rire> Mais voilà, moi ça me fait penser, tu vois, à ces mecs qui se cachaient à une époque et puis là ils se... sont en liberté. D'une certaine manière, pour moi, Johnny fait du pied à son beau-père en lui disant... C'était comme quand il sortait de et... ses concerts et qu'il était obligé de se cacher parce que la foule voulait déchirer. En effet, et, et surtout ce qui est drôle, c'est que pour moi la vie va commencer. Si je dis pas de bêtises, euh, je dis ça parce qu'en fait mes feuilles ne sont pas devant moi. C'est une ouais, elle est devant du... moi. Euh, ah non, d'ailleurs je dis n'importe quoi parce que c'est pour noir, c'est noir. Donc c'est bon je comprends. Mais alors tiens, je voulais faire une référence. Ouais, là j'ai tes feuilles sous les yeux. Euh, faire des références à Dieudonné. J'attends qu'elle stream parce que là j'en ai pas trop en tête. <rire> non mais alors attends, euh, Gigi tu disais, tu m'as lancé sur un truc que je trouvais assez intéressant, c'est comment est-ce qu'il était traité à l'époque j'ai vu une ouais. archive où euh, tout simplement le mec, enfin il savait pas encore comment trop gérer les, la fanbase. Voilà, la, le fandom et Il n'avait pas de community manager Il n'avait personne pour gérer il sa Il était tout seul sur Twitter d'ailleurs mmh, so Il était le so seul mec de France inscrit sur Twitter <rire> ouais. Et euh, en fait Toutes les... Avait... Est-ce qu'on est les... qu peut revenir sur Mais un... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Est-ce que tu peux me remercier <rire> <rire> <rire> <putain, je me rire> <me rire> est que tu es as de continuer ta phrase Alors fais-moi ah, le petit Wabaduda Ah mais si parce qu'il a chanté Obladi Oblada Je l'ai <rire> C'est bon, je comprends non, non, C'est <rire> n'importe quoi Non mais à l'époque, euh, son adresse était connue, elle était dans le bottin et donc t'as une archive où le mec descend de son appart et t'as genre, as, as genre 500 meufs dans la rue qui, qui l'attendent le mec monte dans sa caisse et il se barre comme ça au, au milieu de la foule et les meufs l'attendent toute la journée genre quand ils chez lui Il y a, y a sont, la même chose dans le film sur euh, Claude, Claude, -François. Claude François Ouais. Mm. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Si vous vrai. voulez, j'ai un, un, un, un quiz un peu marrant. C'est ouais. quelle est la seule personne qui a vécu dans une rue à son nom Ah, je sais, Victor Hugo. Non, champs élysées <rire> Non, mais temps, mais vous... non, c'est Victor Hugo. <rire> <rire> Parce que Victor Hugo, on mettait... Euh, on Il nom... habitait au 1er, je crois, ouais, ou non, au 10. Et quand on lui écrivait une lettre, on mettait ouais. Victor Hugo en son avenue. Mais non, ouais. oh, et ça, ça ouais. craque. Ouais, ouais, ouais, si Là, comment vrai. ça se fait qu'il ait eu un... une avenue à son nom avant Il était mort. député, euh, ah. tu sais Mais même, ça, on est Alors général, Je vous invite à écouter euh, je crois qu'il y avait un affaire sensible sur Victor Hugo, mm. qui au-delà de ses qualités d'écrivain, en fait, était un mec un peu chelou. Et, oui, bah oui, oui, oui, oui. Une oui, sorte oui, de fioréac, oui, oui, oui, oui. en tout cas. Il ouais, ouais, <rire> n'aimait pas du tout la jeunesse et qui de, de, il a arrêté de... Attends, mais de il a, a méprisé fait, sa fille. Ouais. Enfin, euh, pas Léopoldi, Grousse justement, l'autre. C'était pareil avec Johnny, il détestait la jeunesse, en vérité. Mm. Il les aimait pas du tout, c'est pour ça qu'il a, a chanté des trucs euh, avec Sarkozy. Notamment... Mais c'est surtout pour ça qu'il a, a chanté... Je pensais qu'il faisait un... une transition, en fait. Non, je l'ai fait, fait maintenant. Il a chanté bien plus déprimant. On peut parler de à... Wabadi Wabadi. <rire> Obladi, Oblada. On passe à Noir, c'est noir, et puis c'est tout. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Toi tu es en jolie? Je te regarde dans les yeux, JG, Thomas. J'ai l'impression que c'est Damso qui chantait ça. Ouais. <rire> noir c'est noir, t'as chanté grand ouverte. Noir is the new black. Noir oh. is the new black, exactly. Final pas il... faire le show Gregorio, ouais. souviens toi que l'ai nickel. <rire> non mais finalement je il a. Perfect. Eh. <rire> il n'a rien à rencontrer. <rire> ok, inventer, on parle de so, Damso en fait <rire> <rire> Non, oh. Il a inventé Johnny ou Dame Noir, so. so. eh oui, so. oui. noir C'est Noir donc il est écrit en 1966 c'est une chanson qui est écrite de, de, dans un contexte un petit peu particulier Gaspard Oui puisque c'est en fait, déjà une reprise Une reprise d'un groupe hispanique Euh... negro es negro Il Los... nègres, le... Il a... la première version que je dit c'est le nègre c'est le nègre <rire> Non, euh, là c'est un, un groupe joli. qui s'appelle Los, Los... Los, Los Bravos c'est pas bueno là. <rire> est composé là. Euh, uniquement d'allemands exilés euh... en Argentine, en Argentine. Je, je, je, je... Non, la première version c'est you the is you the <rire> après avoir fait fortune dans l'immobilier c'est ça <rire> <rire> non mais du coup oui c'est une chanson un peu particulière parce que c'est une chanson que Johnny a enregistré du premier coup, il y croyait pas vraiment parce que c'était un de ses copains qui l'avait écrit, enfin qui avait traduit et il euh... était sûr pour nègre et nègre là, <rire> franchement Je préfère dire noir c'est noir. Bah ouais. ouais. enfin, je euh... me dis ça ira mieux quoi. Et en fait le lendemain de l'enregistrement de cette chanson, il une euh, cette, interview en off du mec qui a écrit ah il a complètement il a tout changé de la chanson, je suis vraiment <rire> décontenancé. Franchement je suis hyper déçu. <rire> j'avais vraiment et... pas écrit, j'avais écrit nègre c'est nègre <rire> pour une raison, je défendais là. des valeurs colonialistes et lui il me fait ça, sur des couleurs écoutez ce qui lui arrivait juste après je suis bien content voilà. juste après il, après il a appris le lendemain que Sylvie Vartan qui était la femme qu'il avait à l'époque divorcée et, euh, et bon bah le pauvre il a fait une TS et euh, une. Test transaction, transaction de... services. C'est ça, il faut parler en français les gars. Il a fait transaction, transaction. Trans transaction services c'est en ah, gros un coup, intermédiaire financier qui se passe dans les opérations de M&A qui va vérifier vraiment le calcul de ton EBITDA. Ah, Donc oui. si tu as un EBITDA qui est pas normatif, bah l'OTS va te faire un EBITDA normatif. Et du coup bah quand il a pris Merci. que Silverton divorcé, clairement il a fait ça <rire> euh... il s'est dit il y a un EBITDA qui se balade dans la nature qui est pas normatif. Est <rire> Donc moi <j'me rire> je peux pas permettre ça, je vais le recalculer. Je préfère je une chanson qui a été diffusée rapidement sur les chaînes de radio et qui a été un énorme tube, et qui a permis, en fait, à Johnny Hallyday de relancer une nouvelle carrière, un peu plus dark. Euh, euh, oh, Peut-être... Oh. Non, non. Dark je, je, je is je dark. Mais surtout, en fait, de, de, de choper un vrai virage... Euh, euh, Noir <rire> <rire> <rire> <rire> que, euh, que En brute dans le texte <rire> Ah oui la, la, la dernière émission, il t'a imité, mec, mais à la perfection. Ah ouais non, Ah, mais tu as été dans mon corps à un moment. Ah ouais, c'est vraiment dommage dit. que je n'écoute pas les émissions où je ne suis pas, parce que... <rire> Je sais mais... pas comment vous faites les auditeurs d'ailleurs à écouter des émissions que, que tu... alors que vous êtes pas dedans parce que je vois pas trop l'intérêt personnellement <rire> Du coup ça veut dire que là tu vas la réécouter pour le coup Ouais pour une fois Tu peux laisser <rire> toi une petite casse dédie vas-y <rire> Bon euh, là mon Gigi je sais que tu es en train de l'écouter tu es sûrement au taf <rire> Franchement <rire> au fond tu sais que tu aimes ton taf mais reconcentre toi sur ton powerpoint parce que là ce que je vais dire ce sera plus intéressant <rire> Et du coup, tu veux terminer ton anecdote peut-être Non, pour non moi j'aime bien ce podcast méta que je me fais pour moi-même. <rire> <rire> Allez, j'ai une portée positive je Pense à acheter du pain en ce soir. <rire> <rire> non, mais pour, moi, oui. là, pour ça, pour dire que ça a été un vrai virage euh, artistique dans la, dans, la, dans la carrière de Johnny, euh, au-delà de ça, ce n'est pas non plus une chanson qui va très loin dans le texte. Euh, je cite un moment, « Oh, virgule, oh, virgule, oh, virgule, oh ». Euh, c'est pas un mec qui s'est fait chier sur les paroles, euh, comment il s'appelle Georges Habert. Bah là, mais tu es On va oh, euh, faire une critique générale sur les paroles de Johnny. Mais ou... vas-y, fais-le. Non, non, mais... Général. Non, mais... Ah, non, mais... Oh, <rire> <rire> oui, non, mais... Non, non. non, mais on a pas la de dire ce qu'on veut ici. Hein. Non, parce que tout <rire> monde sense, euh... bah, ouais, donc, bah, le monde l'ense, mais... Bah vas-y. Ouais, bah le jour où tu seras soeur, Johnny a l'idée, <rire> on en parlera. Ok, c'est vrai. Mais en attendant, c'est de la merde. Alors vas-y, explicite un peu le fond de ta pensée. Non mais alors à qui, à qui il fait commander ses paroles Parce que moi j'ai un vrai problème de... Je suis bah, vraiment fan de sa voix. Je vais être hyper honnête. Je, je suis vraiment hyper fan de sa voix. Le mec a une puissance vocale qui est merveilleuse. Personne euh, n'arrive à ce niveau-là. En revanche vraiment sur le fond... Ouais. C'est un peu dingue. Ça hein. me désespère de nullité quoi. Après c'est 1966. Et tu ouais. n'es pas ouais. encore né. Et surtout, non, de, ce, que, ce que De 1966 à, à 2017, c'est... Il n'y a pas une chanson qui est correctement écrite. Ah euh, je suis pas d'accord du tout. Bah, là, je suis pas, pas d'accord mais... moi j'ai beaucoup aimé Retiens la nuit a... mais... qu'on a écouté tout à l'heure mais c'est la seule après c'est Johnny il écrivait pas ses paroles ouais. euh... d'accord mais il choisit qui écrit pour lui non bah là, là c'est un certain Georges Haber alors euh, pour moi c'était euh... Lucien Thibault c'est pas Georges Haber c'est adapté en français par Georges Haber Julien Thibault ça doit être le mec qui a mis les paroles sur ton site C'est carrément ça C'est carrément ça cette chanson bah, salut, <rire> Regarde, c'est la même parole.net Camille Ah non, non, non, regarde, attends. Non, il, ouais. me dit, il me dit, pour moi, il y a commencé Jean-Jacques Debout. Donc là, il me dit auteur Lucien Thibault pour euh, euh, que... Je... Ah non, c'est que je t'aime. Oh là là euh... oh là, là je suis désolé, j'étais carrément sur une autre chanson. Excusez-moi. Oui, euh, Thomas, Mais... le jour où tu seras euh, le seul groupe qui peut concurrencer les Rolling Stones, tu m'appelles J'allais être plus concret Mais merci Gigi d'être là en fait de, de remettre les choses à sa place Mais, euh, mais de toute façon Ça c'est une chanson Johnny on, lui a, apporté, vraiment, on lui, a lui a apporté On lui a apporté le texte, le texte. Non, Je suis, pas... enfin, suis d'accord avec toi On lui a apporté le texte Et apparemment il l'a mis de côté En disant euh, Ouais bah, pour plus tard Elle est pas dingue en fait Et, et c'est pour faire plaisir à son pote euh, Georges Harrison <rire> Qui, qui, qui, qui l'a dit euh, Je l'ai euh, Vas-y si tu veux Je fais un essai euh, En salle d'enregistrement Et en fait Le mec a dit euh, En fait appuyez sur enregistrer Et ça a fait noir c'est noir. Il lui a dit tu vas devenir une star Ringo. C'est ça. <rire> oh Putain d'ailleurs. Pas... Ringo est vraiment le, le mec le mieux. Ce ouais. C'est le plus. Ah. Euh... Non, mais, le mec, attends, si à chaque il fois que qu tu tu te fais flinguer quand t'es dans les Beatles, ouais. lui il a tout compris, hein. Il, mmh, est, mais... il est tranquille il a juste été il y, y, y avait une vanne il tape sur les casseroles et il arrive non. à devenir non, le meilleur, a... meilleur batteur du monde la... non justement la vanne était un, ouais, un journaliste c'était le meilleur en fait. batteur, quoi. Non, non, meilleur le, un... journaliste... Meilleur batteur le journaliste lui demande euh... enfin alors en fait vrai. visiblement ça aurait été une blague d'un un humoriste à l'époque et c'est pas une vraie histoire mais c'est quand même très drôle à raconter un journaliste qui lui demande genre est-ce que vous pensez que Ringo est le meilleur batteur du monde et Lennon ou McCartney aurait répondu mais c'était une blague c'est même pas le meilleur batteur des Beatles voilà Mais, mais, euh, mais attends, faut regarder... C'est exactement. Mais du coup, pour, vu, pour revenir leur... sur Johnny quand même, tu as, as des interviews qui sont exceptionnelles, les Beatles... Ah, ils sont à, des... à mourir de rire. Euh, Je suis très contente qu'on fasse mec. cette émission sur les Beatles. <rire> switch chocolatement. En fait, <rire> un, journaliste... un jour on fera une émission <rire> sur les Beatles, on pourra parler de Johnny. C'est ce ce ça T'as un journaliste qui demande à Paul McCartney quel est votre type de femme. Il me fait le type de femme, genre euh, John Lennon, j'aime beaucoup sa femme. Est-ce que tu veux dire que tu accuses John Lennon Paul McCartney d'avoir tué Jonathan Non, je crois que c'est une blague juste. Enfin, je... Du je coup, t'es un des fans mais... des autres Oui, de manière générale. Moi, j'aime beaucoup la tienne. C'est vrai Moi, hmm ouais, j'aimerais beaucoup que tu aimes la mienne. Ça me ferait... Noir, c'est noir. Il me reste de l'espoir. Gris, c'est gris. C'est beau. Et <rire> <Les rire> blanc Non, on parle pas des blancs ici. Ils sont trop privilégiés. On les pend déjà. <rire> c'est ça. <rire> <Désolé>. <rire> non, mais il y a Thomas qui a un truc à dire. Non non parce qu'il me propose de baiser sa femme donc des bouschards. Bah jamais. tu sais ce qu'on dit hein, tu baises ma femme, je baises ma femme, on est quitte. <rire> Préviens moi juste avant quand elle se qu pas sur le même soir de la semaine. Alors moi non, moi les paroles sont un petit peu un peu intrigantes pour moi parce qu'il dit euh... <rire> pardon. Donc je te crie oh, oh, je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Bah ce mot c'est des échos tout bêtement pour tout changer. Oh, oh, il est, est ruin celui-là. C'est une blague pub, ça, non Ouais, non, moi je pas me suis... Je me suis donc en après... Fait. Bah déjà, il y a la... Enfin bref, je pense qu'on va même pas relever... Il y a eu la gestuelle qui était un peu trop... Euh, ouais. Je crois trop en ma blague. Il a fait... Ah. Non mais en plus, il a eu vraiment eu, eu la confort. Elle, elle était infâme, parce que moi je me suis dit au moins on va avoir une blague de cul. Un truc genre ouais, ce oh, mot c'est so dobi. <rire> <rire> je me suis dit on va peut-être se marrer, ça va être grave-leu, mais au moins... Genre, il n'y a pas des non, références en fait... à Valérie Damino qui fuse dans le podcast, quoi. Bah écoute, Valérie Damino est une femme tout à fait respectable et, et Johnny aussi. Mais tu veux pas t'intéresser un peu aux paroles Toi, depuis tout à l'heure, tu parles des Beatles plutôt mais, mais Johnny Mais no Noir, c'est ouais. noir. Je trouve que c'est une chanson euh, qui, qui est euh, peut-être pas ma préférée de Johnny parce que j'avoue qu'elle est un peu naze en termes de Moi, j'aime pas. pas. Vraiment, je dois le dire. Vraiment, c'est une chanson mmh. que j'écoute pas. Je avec préfère les... largement Love Me Do, tu vois. Mais <rire> <rire> ce que je veux par là, c'est que ça reste quand même... Dans l'incorsoir collectif, euh, une des chansons les plus connues, en fait, c'est... Il ouais. euh... oh, y, y, y, y a Yesterday Il ouais, ouais, ouais, yes. y a quand même ouais. Et Imagine en carrière solo, surtout <rire> Oui, <rire> surtout Il y a eu un fight à l'époque <rire> mais... pour, pour le coup, je ne sais pas si vous avez eu le, le clip de Noir, c'est noir, mais c'est assez dramatique. C'est les clips des années 60, un peu concept et tout, avec des meufs qui ne dansent pas vraiment, qui ne sont pas des vraies danseuses. Et qui essaye de faire des Des lunettes de soleil incroyables. Ouais, non. Un peu, ouais. À la Matrix. Ouais, c'est un peu... C'est vraiment hyper chou. Je vous, en, je vous invite à, à regarder ça sur YouTube. Et cette euh, chanson Noir C'est Noir était magnifique. Mais il y a encore plus beau pour moi, il y a les chansons d'amour qu'il a écrites, puisqu'il a écrit, puisqu a écrit des, de nombreuses chansons d'amour à Yoko Ono notamment... Euh, t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime je... <rire> Et donc c'est une chanson écrite en Alors pas là, un... pas 1969, 1969. Oh. Ah, ah, ouais. J'ai préparé Et... cette émission She oh. oh. <rire> loves you Yeah, yeah. <rire> C'est une version anglaise <rire> Non, mais c'est bien qu'il ait fait les femmes. Non mais c'est la réponse et en anglais. Ouais ouais euh, non, non c'est vraiment très sympa. <rire> Pour un mec anglais de base <rire> c'est sympa. <rire> bon après quand t'as un groupe derrière tu c'est plus facile hein. <rire> Avec un bon batteur comme ouais. ça, on peut tout <rire> <'en> faire. Hein. <rire> non mais c'est quand même important de parler de que je t'aime parce que là, on a eu la, la, la chanson, les chansons un peu plus vieillées, un peu plus. Euh... Tu vois, je te tiens par la main avant le tour du Rennes. Hein, et là, on est quand même... Je chanson... l'ai. Gigez-la. <rire> gigez, -la, gigez -la. Alors que là, on est quand même sur une chanson qui est un peu plus sexe. Hein, et qui est... Alors pour le coup, euh, Thomas, tu disais tout à l'heure que ce n'était des... pas hyper beau ce qui était écrit. Là, je trouve que c'est pas trop mal, quand, notamment, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Ouais, moi aussi je, que... je peux te faire un dessin. Mais moi, plus, moi aussi je peux te euh... le faire comme ça. Mais je veux dire pour un mec non. qui 10 secondes avant te disait euh, euh, c'est tout gris. Oh, oh, oui. oh, oh. Enfin le mec est devenu tatoueur entre-temps, c'est très bien. Oui. Mais... Ouais. <rire> moi je suis juste impressionné par la voix du type. Là-dessus, tu commences à voir vraiment le mec qui explose tout. Et euh... ce qui est pas sans rappeler Help. Moi c'est vraiment Ouais ouais, ouais un... normal. Et surtout l'île au trésor avec Olivier Mine. <rire> <rire> c'est fou quand même qu il est. Ouais, le mec a eu une carrière musicale et, et, au, et audiovisuelle incroyable <rire> oh putain c'est superbe en, pour... en tout cas belle voix il y a vous les belles regards personne ne savait de quoi il parlait lui, ah, vous verrez, vous vous vous verrez. verrez. Dans, 30 ans. dans 30 ans sur France 3 à 20h55 <rire> le mercredi il y aura un Chine. grand brin avec des gros bras <rire> Avec des gros. C'est vrai que ce pauvre Olivier Mine, j'ai l'impression qu'il est tout gonflé du haut. Est-ce est que vous vous souvenez de l'été où d'un coup il s'est mis à faire du, du, du, du bodybuilding ouais. Parce qu'il y a eu une époque où Olivier Mini, il était tout casse ouais. Et puis du jour au lendemain, paf des bras de vénère. C'est le mec, mec qui fait fort boyard, non Exactement. Notamment. Il fait notamment fort boyard. Et toujours avec une veste en cuir, il a pas l'air bien dedans. Il est bien... A... C'est ce que disait Johnny. Quand ton corps se fait dur. Oui, ouais, il, par... ouais, ouais. il parlait d'Olivier Mine Non, je pense qu'il parlait de la bite. Mais c'est vrai. Est-ce que tu veux dire que quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne... Ah bah, je me suis il parle d'Olivier Mine aussi. <rire> comme mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, lourd comme métaphore. Olivier <rire> Olivier Olive, Olive. <rire> Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les, les paroles de Johnny Malheureusement, on reste quand même sur un, une Kali qui n'est pas... Euh... Voilà, donc il n'y a rien d'ailleurs, donc en fait on est d'accord. Non, parce non parce moi je suis... J'aime bien ce, ce, ce, ce, ce, ce parallèle entre faire l'amour et faire la guerre, quand il dit euh, « quand ton premier soupir se finit dans un cri », Euh, ça me rappelle mes plus belles soirées. Ouais. Euh. Moi ça me rappelle mes plus beaux des puces mon pote. Ouais. Enfin les biens surtout. Faut... <rire> ah t'en fais pas ça <rire> Et c'est la première fois que ça m'arrive hein, c'est désolé Ah ouais non dur. moi j'étais là, non t'inquiète, je sais faire. <rire> dur, ouais j'en ai, ouais j'en ai niqué au moins 10. Quoi 10 Oh non non j'ai rien fait, j'ai rien fait <rire> euh, Non non euh... Subiçon, subiçon. Et je suis plus je suis ça je t'aime hein <rire> Non mais en vrai c'était pour de vrai. Ouais. <rire> Et vous voulez parler de la première fois, vous aussi Il ouais. y a Gaspard qui essaye de parler du fond depuis tout à l'heure et on l'écoute. Je t'en prie, on est en train de parler de fond aussi, là. Hein. Oui, oui. Euh... Oh, je l'ai. <rire> eh, euh, dans Cicillatras, ouais. c'est bon, on est dedans. <rire> euh, non, non, euh, pour revenir un peu sur Johnny, euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan de Que je t'aime. J'aime vraiment plus la version anglaise. <rire> <rire> Ouais non. Ouais, ouais. Tout. Mais ce qui est bien c'est que t'en as pour tous les goûts en fait. Exactement. Tu t'en as pour ceux qui aiment la version anglaise ou la version française, y'a pas de problème. Y'a ceux qui Mais... aiment que je t'aime et ceux qui aiment le reste. Oui, bah notamment il y a ceux qui avaient envie d'aimer je lui. On m'a condamné bien avant l'envie, j'ai oublié. cette chanson qui me donne l'envie d'en écouter plus de Johnny, je me tourne vers mes comparses pour leur demander ce qu'ils en ont pensé Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson Mais quelle voix, quel organe, quel sexe quel, quel, quel tout, quel... c'est un corps c'est un... moi je, je, je t'en parlais tout à l'heure de, de ce live de 98 à Bercy moi, exceptionnel me... C'est un mec qui se met à poids, il est sous la pluie Et on ouais, raconte un peu, parce que ce truc est assez ouf, le mec fait sa chanson, le mec déclenche, déclenche des espèces de jets il va en dessous et il se prend une douche en mode hyper sensuel à la charlist Theron tu vois, genre il, non, il, est, là, il bouge il, les cheveux et tout. Il a la chemise totalement trempée. Ouais. Et, il, et, et la chemise il... est ouverte jusqu'au nombril, enfin... Non, non, il est fabuleux. Il dégage un truc sexe, quoi. Mais je pense que moi, c'est quand je vois genre... De... J'ai jamais été un grand fan de Johnny, je ne suis toujours pas, mais quand je vois ce genre de truc, tu comprends l'attrait la, que tu peux avoir pour la puissance de ce mec là. Et je vois GG à côté qui est en train de sucer son micro et ouais. je... Il a envie de parler GG là. Non mais il faut dire que cette chanson déclenche des... des... Comme dirait Moundir, elle, des... elle me fait gratter du genou. <rire> J'ai des cascades que... qui remontent à l'intérieur. Ce, ce live qui est, qui est top en 90, le mec a 55 ans. Quand il fait ça. Et il est, il est sexe, il mais est comme Raphaël. Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est Leticia Alina qui essaie de tirer encore un peu dessus. C'est une pupette, tu vois. Genre... Non, mais c'est vrai qu'il a fait, fait bouger la bouche. J'ai l'occasion de, de parler de, de, de, du, du showman qu'il a été de dingue. Oui, c'est vrai qu'on parle c est, c est, de Johnny, mais on parle pas de cette bête de scène. C est, c est... Ouais. On, on parle pas du concert sur le toit qu'il a fait. <rire> <rire> oui, oui, demande à, à Leticia de ne pas le laisser tomber. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, non, Johnny, il faisait des, des concerts énormes et à chaque fois, je crois que c'était le premier qui a fait un concert au Stade de France. J'ai peur de dire une bêtise mais... Non, il y avait Bigard On s'en fout. Oui, non, mais un concert. De, deux Stades de France, Bigard euh... Et le lâcher de salope, c'est pas un concert. Il a pris mec. la digue du cul, c'était super. <rire> <non> <rire> Non, j'ai digue of the ass, euh, d'ailleurs, <rire> à Wembley. <rire> alors, le mec a fait un lâcher de salopes. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que euh, c'était un truc de taré. C'est le premier mec à avoir chanté sous la tour Eiffel. Sauf s'il si y a eu Bigard avant. Bah euh, euh, Si, ouais, Bigard. Euh, mais surtout, c'était le premier tu sais, qui avait fait son concert au Stade de France, où il était arrivé en hélico, qui avait sauté en parachute. Et il avait ressorti Redouane Faïd <rire> du Stade de France. <rire> à la fin du concert, on n'a pas le compris. <rire> mais... <rire> Elle est superbe. putain. Et du coup, quand il arrive, et tu sais, c'est lui, lui qui avait fait la main, là, qui s'ouvrait, il était dedans, ou c'était mm. Michael Jackson, je ne sais jamais. Ah c'est la... avec euh, la main jaune, là, touche non. pas à mon pote juve. <rire> non, genre je suis quasiment sûr que c'est Johnny, en fait. T'avais cette main qui débarquait au milieu de la scène, qui s'ouvrait, t'avais Johnny qui était dedans. Et... Euh, mm. et... Enfin, c'était un mec qui, qui C'était pas une chou pomme. Du et, et, et <rire> et... So, je crois que son emblème c'est la pomme, non <rire> La pomme croquée là. Ouais. Il a fait <rire> des super ordinateurs, et il est. <rire> libre, il, est, est il est parti trop tôt, ouais, un visionnaire le mec. Hein. Non, la pomme verte. Mais j'ai acheté ces téléphones premier degré c'est ça qui était beau. Eh Et ben écoute, ouais, c'était un énorme showman ce type et l'envie pour le coup, c'est un vrai truc. De, euh, de show parce que c'est en fait les paroles on peut s'apesantir euh, un petit peu sur les paroles pendant un instant les paroles sont non. hyper euh, re... en fait c'est un thème qu'on prend à chaque fois c'est qu'on me donne quelque chose pour que je retrouve euh, l'inverse voilà. l'idée voilà. c'est de dire c'était si mieux on... avant l'idée c'était mieux avant grand remplacement à une ouais. époque on pouvait dire ce qu'on voulait dans 30 ans on pourra ouais. plus dire ce qu'on veut voilà, et... <rire> à tout ça tout c'est pas un prénom français voilà. <rire> Thorin c'est bien mieux Thorin <rire> c'est bien mieux puis il y a des genres que je comprends pas c'est quoi c'est qu'il est ouais. tu peux pas être un garçon ou une fille ouais. voilà quoi euh, mais ça reste qu'en pense là, Christine <rire> de Ndeku ah Chris Chris, Chris. Oui. De et d'ailleurs qu'on accuse à tort d'avoir euh, volé gym. volé des samples euh, sur Logic je crois ou GarageBond ça doit pas être loin euh, parce qu'elle est une femme et ça c'est ouais. vraiment moche c'est comme Serena mi-homme mi-ordinateur ouais. je crois a... ah c'est le 56ème genre ah <rire> Alors dégue c'est si... dégueulasse de parler de Serena aussi cette petite... <rire> euh, on lui a remis les propres... En parlant de mi-homme, mi-ordinateur, je pense que mes amis ingénieurs comprendront cette blague. <rire> parce que moi j'ai un, un ordinateur mais il se définit comme non-binaire. Oh <rire> Alors là, c'est très beau. Thomas il applaudit sans savoir là. Ouais, <rire> je... Bah 0 et 1 quoi. Moi j'ai pas ouais, le niveau là. C'est des blagues. C'est un 0, euh... GG. Allez, Allez, Allez Blague <rire> Mais non mais du coup dans cette, dans cette chanson on a tous ces, ces petits... Euh... Mais pour moi, c'est une chanson en fait, ces qui... Petits... C'est un petit retour. Dit, on peut pas repartir de... sur euh, Oubadi Boudoudou. <rire> <rire> Oubadi Oubada. <rire> voilà. Life Goes On. Ah, voilà. euh, non, mais surtout, c'est un peu plus loin, non Oubadi Boudoudou. Ouais. Pour moi, c'est une de ses premières chansons de droite, en fait, parce qu'il parle beaucoup d'argent. Je cite. <rire> que je retrouve le prix de la vie, enfin. Toutes ces choses qui avaient été un prix. Et pour terminer... Donc en fait il et... y, y en a deux quoi. Mmh. Donc tu t'es vraiment dit c'est une chanson de droite qui parle que de but et regarde. Tu peux me laisser terminer. Okay. La solitude aussi pour les gens que j'aime, pour que j'aime le silence qu'on me fasse des discours, et toucher la misère pour respecter l'argent. Mais l'argent n'a pas besoin de respect mon cher ami. Tu sais que c'était le scénario d'une pub pour prise unique en fait. Hein. <rire> respecter l'argent. <rire> Exactement. Respecter les petits prix. Parce que. <rire> Bah voilà, moi ça m'a c'est une de ses premières chansons de droite et on peut parler un peu de son engagement parce que moi j'aime beaucoup surtout qu'on qu il... parle de prise unique avant tout. <rire> Le mammouth écrase les Parce que là on vient de il perdre avait les qui sur les toits de prise unique. <rire> non mais parce que là au moins on s'en sert comme un vrai podcast de vieux quoi. Est-ce que alors alors <rire> un vrai podcast On va dire qu'on est des vrais mammouth. <rire> Elle est excellente, celle-là. Je te remercie. <rire> du coup, le mec a quand même eu un engagement à bord. Putain, mais Gigi, mais calme-toi, quoi. Elle est, pas... Elle, est... Elle, est... Elle est pas mal, non ouais. Eh, <rire> on est les leaders. Price. <rire> Price de nice. <rire> Est-ce que tu connais Affiliant Non, tu ne sais pas. Elle chante gong, bong, bong. <rire> oh, you touch me down, gong, bong. <rire> <rire> non, mais vous débrouillez pour reprendre après Je sais pas quoi dire Johnny ça a été quand même Une belle source de rigolade Parce que c'était quelque chose ouais. et, et on en a parlé Thomas Hors antenne tout à l'heure ça a été très beau de voir à sa mort euh, En décembre dernier Je, je vous rappelle qu'il y a une époque où il a failli mourir en 2009 Et tout le monde se disait putain le jour il va crever oui. On va se taper tous les hommages ça va être insupportable Quand il est mort en décembre dernier bah, Moi le premier Alors je rigolais un peu Franchement je pense qu'on s'est tous sentis un peu orphelins ce jour là C'est à dire qu'il y a eu un truc de, de vraiment Il était parti, il était plus là Johnny Toutes les radios passaient ses chansons France Inter qui s'est foutu de sa gueule pendant des années A passé du Johnny Bah oui Mais il bah, passe du bah, Johnny, bah, bah, bah il se moquait de lui Et ce jour là franchement En fait Johnny on s'est rendu compte je pense du poids Malgré euh, l'humour qu'on avait euh, sur lui en fait, de son impact sur la culture française qui est monstrueuse. Et je crois d'ailleurs qu'il avait... On voilà On l'avait fait remarquer... Bravo, bravo, Gaspard C'est vrai qu'on m'appelle Caroline, désormais. <rire> <rire> on l'avait fait remarquer plusieurs fois. Tu as sais, des mecs des, des interviews qui disaient « Vous savez que... »« Pas vous êtes euh, un chanteur pour beauf, mais en gros... Euh, »« êtes... Ah, tu sais bien que tu es un chanteur pour beauf. Voilà, »« ouais, ouais. <rire> Allez, dis-le, dis-le. »« La chanson... » Ouais, donc, en gros, euh... voilà. C'est plutôt une bonne définition, en effet. Toi. Et le mec disait « Bah ouais, mais en fait... Euh... » En fait, comme... en, mais en fait je m'en tape Je fais je plaisir à, à ces gens ça leur, fait, ça leur fait beaucoup de bien Et le mec il dit mais en fait je viens de là quoi aussi mmh. Donc ouais, ouais maintenant j'ai la thune et tout ça Mais bah, moi ça me fait plaisir que les gens Que je suis capable de côtoyer que, dont je... Ce groupe social auquel j'appartenais qui j'appartenais des, de, des, des, des petites gens finalement Des gens de peu, les 100 ans, comme dirait ça. Euh, mais et bah, ça me fait plaisir de les faire kisser. C'est un peu comme ça. Et tu vois. Toutes les... Toutes C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce que tu disais sur France Inter, mais toutes les radios, tous les médias... Je ne disais pas peu... sur France Inter, je suis jamais passé sur France Inter. Non, ouais. non, mais tous ouais, les... Mais je... euh, tous les mecs qui l'ont conchié euh, tout, tout le long de sa carrière se sont mis à aimer le truc. On complètement zappé Jean d'Ormeçon, qui d'ailleurs mort, exactement le mec. Ah, alors moi j'ai entendu par en parler que de Jean d'Ormeçon, personnellement. Oui, mais sur Radio que... Courtoisie, on ouais, n'a pas ouais, parlé de... Sur Radio <rire> Coucou El Figaro. <rire> bizarrement, il y a eu très peu de jolis ce jours-là. <rire> pas plus non, mais... que d'habitude, en tout cas. <rire> Parce que oui, je suis assidument tous les programmes. La volonté de la musique de chant. Ah, ça, <rire> genre, la volonté d'appropriation du mec Quoi Non, il mais... Tu fais de l'appropriation culturelle Oh là Toi, ouais. jamais. Bah, si c'est ouais. son père qui se barre si ce n'est pas de l'appropriation <rire> culturelle. <rire> Oh c'est dégueulasse putain. et en euh... plus tu as le droit d'en rire parce que en plus d'être en chaise roulante tu es noir Ah oui il Attendez Jean Gabriel s'il n'y a pas plus des <rire> îles comme prénom <rire> Désiré gros désir <rire> Et tu peux me refaire un punch coco s'il te plaît Déjà <rire> Thomas désolé on passe son, toit, son temps C'est mon temps J'essaie de dire des trucs sérieux dans cette émission qui ressemble à rien <rire> Je me dis vraiment ce que je peux mais euh... vas-y on voit euh... Non Donc, je trouve ça très marrant le fait qu'il soit Si on veut vraiment s'approprier ce mec-là, alors qu'on représente un peu l'élite intellectuelle, c'est qu'il représente vraiment toute cette partie de la population que, qui, a priori, n'écoute pas trop France Intérieure. Et pourtant, rien, mais... même euh, dans, de, dans les années 70-80, il y a une branche intellectuelle qui a essayé de... Enfin, le mec, il a quand même tourné chez Godard, quoi. Ouais, ouais oui, c'est vrai. Ouais, il y a des détectives, oui, Il y a, il a Godard qui s'est dit, en fait, ce mec-là parle, euh, parle à la France populaire. Ouais. Bah, il faut que je l'amène dans mon cinéma et je pense que Godard quand il le prend il l'invite dans son sinoche mais pas du tout de manière pédante en fait vraiment en mode j'ai besoin de toi ouais. et t'as besoin de moi en fait tu et, représentes et, vraiment et, et, quelque ouais, chose et, et je, je représente ça, ça, chacun ouais. un truc qui inverse et donc faisons-le ensemble pour s'adresser à, à toute la France mais c'est un mec connaître et c'est bien que tu parles parce que le mec a eu c'est un, un truc il a eu une vraie carrière cinématographique il a été dans pas mal de films ouais, ouais, il y a eu le film Jean-Philippe, mmh. donc c'est un truc qui tourne autour de... Et, et, et Rock'n'Roll de voilà. Guillaume Canet. Alors voilà, ce film... AKA un euh, concours... Orson Welles français. Voilà. <rire> <On pourra rire> il a vraiment prétendu ça. <rire> On pourra décortiquer un jour, mais ce film qui est un enfer rock'n'Roll, le seul moment que j'ai trouvé drôle. Assez ouais. drôle, mais même cool, c'est le moment où tu as Johnny qui apparaît. Mmh. Il joue Johnny, mmh. et le type apparaît en dessous. Il apparaît sur un, sur un escalier, euh, en haut de l'escalier, en mode avec des lumières derrière lui, en mode c'est Johnny, il la, la grosse resta Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il rate les marches, et du coup, il se casse la gueule, il dévale un escalier, mais gigantesque. Et, et hop, il est mort, et, et après son enterrement, il a fait Et c'était... Et, et les marches et de la Madeleine. Et c'est une, de... <rire> <C 'est... rire> une fin de tournage pour Johnny Halliday. <rire> non mais, mais et, et le mec, en fait, joue avec une dérision et une sincérité qui est, qui est bien, quoi. Enfin, tu sens que le type, il a ouais. joué, il a vécu toute sa carrière d'une manière honnête. Sans, euh, en voulant juste donner du kiff aux gens quoi. moi en je pense qu'il qu a beaucoup plus de recul que, que eh ouais, ce qu'on croit bien parce sûr, il bien est, bien il est, bien sûr euh, on peut avoir cette image de mec qui est très premier degré mais finalement il avait énormément d'autodérision il était totalement conscient de ce qu'il faisait mm. et il a, il a, il a, en fait il retrouvait son public et il offrait ce dont le public avait besoin et lui n'avait pas la volonté D'aller vers un cynisme qui en fait est un peu malveillant et, très... et qu'on cultive et qu'on adore mais qui en fait au fond n'est pas du tout nécessaire à une belle carrière et, à... et même à faire des choses très bien. Quoi. Vrai bah, que... je, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est con à dire mais moi je vois peu d'autres exemples dans la culture des 20-30 dernières années si ce n'est euh, Céline Dion en fait. Ouais, je ouais, pense je que Céline Dion c'est la même en, en femme euh, pour un autre type de chanson vraiment de la variété euh, ou pop qui, tu sais, c'est les gens qui sont hyper premier degré ils savent que tout le monde, entre guillemets, euh, tous les mecs un peu UP se foutent de leur gueule, mais ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont une fanbase mais qui équivaut à la taille euh, du Texas et, et de tout le Colorado réuni, et, et en fait ils savent qu'ils apportent du bonheur chez les gens, leurs gens, enfin, qui sont fans d'eux, leur apportent du bonheur, et ils en ont rien à foutre, en fait, du reste, et je trouve ça très beau. Mais en fait, tout simplement, je pense qu'on peut, peut essayer de conclure un petit peu cet épisode là-dessus, sur le fait que Johnny, c'est juste un mec qui a aimé ce qu'il a fait de A à Z, il a aimé tout ce qu'il a fait, et il a, il, il a donné aussi de l'amour aux gens en, en retour, c'est-à-dire que les de gens... La de la De la Les gens attendaient de lui un petit peu ce qu'il a réussi à donner, et tu le vois, quand on regarde le live de 98 dont on parlait Thomas tout à l'heure, le mec fake pas le truc. Et voilà, c'était notre petit épisode sur un grand homme, finalement. Un homme de talent, un homme d'amour. Donc ça nous a fait beaucoup de bien de parler de lui, même si on a on a un peu rigolé sur, euh, sur le fond de sa carrière c'était quand même plaisant et c'était honnête euh, j'étais très heureux d'en parler avec vous est-ce que vous avez peut-être une petite recommandation à faire à nos, à nos auditeurs, je me tourne d'abord vers Thomas Thomas peut-être Oui euh... bah écoute je pense que peut-être son penchant son alter ego son... Moi, je... un petit groupe anglais aussi <rire> euh... <rire> Bon les Rolling Stones Moi, je me recommande vraiment Exilion de Main Street qui est voilà, je pense vraiment le penchant de Noir C'est Noir c'est l'inverse dans le jeu, bon Voilà, je, je laisse à chacun euh, l'idée de décider. Mais... C'est bien, c'est bien. On retrouve un peu les mêmes, les mêmes thèmes hein, finalement. Oui, euh, finalement euh, voilà. Quand ils il parlent de, des l'ombre des chevaux, c'est ce oui. un, un sujet Et que les, les Rohingyas appellent... Wild Orseas or sur... je... Enfin, voilà. je pensais absolument pas euh, que ça donnerait un truc. Mais <rire> alors, <rire> t'as rattrapé ça ouais. fantastiquement. JG Euh, bah déjà, je suis très content qu'on aille voir un peu outre-manche ce qui se passe. Que... <rire> <rire> Peut-être la première fois de l'émission où on ne reste pas franco-français. <rire> euh, justement... Cocorico <rire> Pour rester dans ce thème très Cocorico, euh, je, je vous recommande de, vivement de regarder la série euh, Au service de la France, qui est une série euh, Arte, qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment très très drôle, très cynique, euh, très TEMOS 117. C'est très bah, inégal. Voilà, ouais. Donc, euh, et la et ça, même boîte de prod. C'est assez sympa. Ouais, c'est ouais. assez inégal, faites attention, le premier épisode, vous ne fiez pas à tout, mais ouais. si vous rentrez dedans, vous allez adorer. Ouais, on la est, tous... est top, elle est même moins bien. Mais... Ouais, mais ouais. on est tous des fans autour. Euh... J'ai toujours dit, une fois que je suis dedans, Ouais. <rire> j'y reste. Hop là. Donc voilà, je vous embrasse fort, euh, mes cocoriquettes. Et j'ai envie de dire, yapo. <rire> <rire> euh, non, <rire> la mienne, euh, une recommandation, en fait, c'est euh, quelque chose qui m'est arrivé hier en préparant cette émission. Parce que j'ai préparé cette émission au cas où les gens n'étaient pas con. Ça euh, Non, en fait, allez écouter euh, le live qu'a fait Johnny en chantant l'hymne à l'amour. Et, euh, et j'ai failli chialer, en fait. C'est absolument euh, sublime. Il reprend l'hymne à l'amour de d'Edith Piaf. Et, et je pense qu'il y a un peu de tout parce qu'il y a son côté premier degré où il reprend cette chanson qui est un peu devenue un peu cliché en France. Il y a sa voix parce qu'il est en mode vraiment seul tout. Euh, les instruments sont vraiment baissés en termes de, de mix. Je ne sais pas comment dire... Et donc c'est vraiment juste sa voix à lui tout seul et son public derrière. Et c'est un truc de dingue. Mais vraiment, ça vous fout les chocottes, c'est dingue. Et toi, Raf Et pour moi, déjà je vous encourage à aller regarder des vidéos qui ont dû être faites sur son enterrement. Un petit peu l'ambiance qu'il y avait et les gens qui chantaient, tout ça. Vous ne vous intéressez pas au drama avec sa famille, ça Et sinon, en fait, cette époque, tout simplement l'époque du début de l'époque du début de Johnny ça me fait penser à un film que j'aime beaucoup euh, ah. un peu cynique qui ouais, moi je euh, suis méchant euh, moi je... non euh, ouais, après ça l'est méchant mais ah non fait... après ça l'est méchant ouais. ça vous dit quelque chose vous l'avez déjà vu je non connais, bah dit tout je connais Putain, Attends, bah, ouais, bah écoutez allez le mal. voir il est vraiment bien il est vraiment bien Et nos prochaines émissions seront... Alors, la cœur. semaine prochaine, on va se retrouver euh, pour... Euh, la French. La French exactement. Et ensuite, MC Dans Solar. Mois, MC Solar, pour de la musique encore. Voilà. Te... Assieds-toi. Je vous embrasse euh, tous mes auditeurs, rassieds chéris. Rassieds-toi sur ta chaise <rire> En tant que co-host, je vous envoie de beaucoup d'amour. T'es <rire> gaffe. En tout cas, c'était l'heure et grave Signing out après un épisode sur Johnny Hallyday Merci à tous de nous avoir moi-même. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux Ça fait toujours zizir la famille euh, Je vous fais à tous des gros bisous Merci à tous ceux qui étaient des là JG, voilà. Thomas et mon petit bisous bisous JG le coast Et on vous dit à la semaine prochaine Bisous à tous Voilà, Le coast vous embrasse